Bismillahir Rahmanir Rahim. Wad-duha Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Par le jour montant. Et par la nuit quand elle couvre tout. Ma wadda'aka rabbuka wama qala « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. »« La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. »« Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli <médicules> Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé <médicules> Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi <médicules> Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.